JURISPRUDENCE DE LA PURETÉ 6. Avant l'ablution, Dieu Tout-Puissant a été appelé, et j'ai commencé à me laver la paume trois fois, à rincer et à inhaler avec une paume, et je me lave le visage trois fois.